bienvenue dans cette nouvelle émission de goodbye kevin la 289e euh, je suis kero et je suis en <rire> compagnie de Lena Bonjour pierrot merci de te représenter à chaque fois ah bah oui au présenter aussi à chaque fois on a peut-être des nouveaux auditeurs euh, vrai, on sait à chaque fois ouais. qui se sont perdus sur la bande FM bon peut-être euh... qu'ils écoutent consciemment hein. exact exact exact bah ouais comme un bon petit rap conscient C'est aussi... pas ce qu'on va, qu va écouter, en tout cas c'est pas ce que j'ai au programme pour ma part euh, Moi j'ai du showgaze français, désolé je te coupe la chic tu m'as Mais non c'est très bien voilà. parce que sinon j'allais partir à euh, faire du hip hop quoi <rire> voilà. Donc moi je vais commencer avec du petit showgaze français Ensuite on aura deux groupes expérimentaux originaires de Suède Mais il y en a un qui fait plutôt dans le crott rock Et l'autre qui va plutôt du côté de l'art pop et de la drum and bass euh, Mélange assez euh, étonnant Ensuite, on ira à Chicago euh, pour écouter un mélange de crot-rock et de dub. Ça fait un peu le lien avec les deux groupes précédents. Et euh, si on a le temps, on écoutera de la petite pop psychédélique de Melbourne. Voilà, voilà. Mon petit programme. et ben c'est pas mal du tout. Euh, je <rire> je que... sais. <rire> non, mais ça va bien se compléter avec euh, ce que j'ai prévu. Puisqu'on est sur des styles différents, mais ça veut dire qu'on va faire une palette assez large... Euh de style musicaux dans cette émission parce que moi on va commencer avec un, un jeune crooner déjà désabusé on senseera on enchaînera avec les anciens de la des anciens de la techno anglaise puis après on partira sur du hip-hop américain indé et on ira on restera aux états unis puisqu'on ira tout droit vers new york pour écouter un duo qui fait de l'électronica et on finira par Euh, en retournant en Angleterre avec euh, le futur de l'underground hip-hop londonien. Super super. Et eh ben on Vas-y, je te laisse euh, la on... place. Et eh bien on ouvre cette émission avec Opinion. Opinion c'est euh, le projet lancé euh, par Hugo Carnoux en 2016 du fin fond de sa campagne française alors qu'il est âgé à peine de 14 ans. C'est quand même poufou. Bon, c'était en 2016 donc maintenant il Faites le calcul, je ne le ferai pas à votre place. Bref, lui, il a été pas mal influencé par le garage, le punk, le psyché et la noise. Et il a surtout une espèce de folie créatrice qui fait qu'il a été ultra prolifique au cours des dix dernières années. Et euh, prolifique dans le sens où euh, il a quand même ratissé un très très large éventail de, de, de, de styles allant de la folk. Euh, jusqu'au black metal par exemple et euh, je te dis prolifique parce que au total c'est 12 albums qu'il a sorti sans compter les collaborations qu'il a fait avec d'autres groupes et les autres projets parallèles aussi sur lesquels il a travaillé euh, bref là euh, c'est son 12e album euh, qu'on va écouter on va en écouter deux extraits euh, cet album il s'appelle troisième opinion ça représente un peu pour lui euh, la troisième vague après l'enfance et l'adolescence et la L'entrée dans l'âge adulte, on va dire. Euh, et c'est sorti en décembre dernier sur les labels, les disques paradis et sur Modulor aussi. Il y a une belle patch au qui fonctionne très, très bien. On va écouter deux morceaux. Le premier, c'est 19 et euh, le deuxième s'appelle Main. Et j'avoue que Main, c'est mon petit prêve pour le moment. Euh, voilà, donc je te propose d'écouter tout de suite Opinion. Ben voilà euh, Pardon, c'est passé vite Ou lentement, ça dépend C'est Opinion avec euh, 19 et euh, C'est ton opinion, mec ouais, Ça se dit peut-être Opinion Vu qu'il chante un peu en anglais, un peu en français Sur le deuxième morceau, tu... tu... Je, tu m'aurais dit c'est de l'anglais, j'aurais fait bah ouais. Bah, non, je te tiens la main, tu me tiens la main. Oui, mais comme ça il y a vois. la réverb, c'est couvert ah oui, c'est et... vrai que pendant les couplets tu tu pas trop aussi dit dans la brume. Ouais, ouais c'est un peu <rire> comme le mais comme corridor hein, corridor parfois il oui, français, il je... y avait une petite vibe corridor, tu as pas trouvé Si, si c'est pour ça que je ah ouais, okay. ah ouais. ah ouais. oui, parce que moi je croyais que c'était un Montréalais au début avant de te préparer un petit peu mon ah ouais. petit topo. Enfin, je pensais qu'il était canadien quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Non. Non, non, Et non. Euh, oh, on écoute un nouvel artiste, <rire> on va écouter Cameron Winter, waouh quel nom de saison puisque nous sommes en hiver, trop trop bien, qui est Cameron Winter C'est le leader du groupe GEEZ, GEEZ on l'a évoqué oui. plusieurs fois, G-E-E-S-E, ouais. euh, qu'on a évoqué plein de fois, ils ont été présentés souvent comme les successeurs des Strokes, mm -hmm. rien que ça, Euh, et ben là il se lance ce Cameron Winter, c'est le leader de ce groupe et ben il se lance en solo pour un premier album qui s'intitule Ivy Metal. Ivy Metal. Euh, sorti chez Partisan Record Et donc euh, qu'est-ce qu'il nous fait Et ben il s'éloigne clairement des influences de jazz. C'est vraiment c'est étonnant. Moi non, je fais la même chose mais tout seul. <rire> et non voilà il va plus vers des ambiances plutôt contemplatives et spinex spinesque euh, donc on a l'impression de voir spinex mais cameron solidaire un petit spinex <rire> <enrhumé>, <rire> et on a l'impression va de faire face à un, à un crooner désabusé comme je le donnais dans l'intro alors qu'il n'est pas vieux c'était un groupe dis qui était euh, très très très très très jeune Euh, genre moins de 18 ou 19 20 ans quoi. Alors, voilà, très très jeune. Et donc il se rapproche euh, un peu de Leonard Cohen. OK. Et tout ça avec des arrangements très très simples, mais bien fait, Donc c'est un album qui est plutôt euh, introspectif. Vous l'aurez compris, qui a été enregistré la plupart du temps dans des chambres d'hôtel lors de sa tournée. Donc c'est euh... en fait, plus je l'écoute, plus je l'aime bien cet album. OK. Donc pas tant mieux, c'est plutôt voilà. positif. Bien sûr que c'est positif. <rire> Euh, donc on va écouter le morceau euh, Nausicaa en référence à Boulogne-sur-Mer quand ils ont joué là-bas. Ils <rire> ont été caressés les petites traits là. Exactement, ils sont grand photo devant la grosse boule bleue. Donc <rire> voilà, Cameron Winter avec le morceau Nausicaa. son sur les sur Nosika avec le code <rire> goodbye Kevin. Non, ce n'est pas vrai. Bah, en plus je crois que les entrées c'est cher en plus. Euh... Ah ouais, il faut être de Boulogne-sur-Mer Ah non, mais il me semble que c'est 25 balles tarif adulte, un truc comme ça. voire plus, je ne sais pas. Bon bref, on s'en fiche. On change de style avec Vedd. Vedd, c'est un groupe qui est basé à Malmö en Suède et qui euh, s'est formé euh, il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai pas beaucoup d'infos sur eux, alors ça va aller très vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt sur une vibe de post-punk, crotte-rock, expérimentale et qu'ils ont a priori sorti 5 albums depuis euh, leur début. Nous, on va s'intéresser à un single qui est sorti fin 2023 qui s'intitule « Black Garden ». Je pense que c'est l'une de leurs dernières sorties euh, et je ne pas vous dire si le groupe est toujours actif ou pas. En tout cas, il n'y a rien eu de nouveau depuis. Euh, voilà, voilà ce que je peux vous en dire. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite « Black Garden » du groupe VED. d'écouter Vade avec le morceau Black Garden. C'est à toi Pierrot. C'est à moi. <rire> eh ben on retourne dans le futur euh, oh avec là le là. quoi Oh là là. Ah là. là Avec le retour d'un groupe euh, bah, iconique de la musique anglaise des années 90. Euh, ça, je, je vais te faire un peu en forme de question quoi. OK. D'indices tout ça pour euh, comme un entonnoir, on arrive à eux. Bim boum badaboum. Euh il fait pas partie de la Britpop. Euh, comme Pulp, Supergrass, Blur ou Asis okay. ah, leur style de musique est bien différent différent <rire> euh, euh, ils mélangent leur style du coup, quel est leur style bah, ils mélangent chanter euh, trance, techno et house ok ok toi ça te dit rien, t'as pas vu euh, avant non j'ai pas vu avant ce que tu avais et euh, bon bah autre truc, un de leurs mo morceaux euh, iconiques était dans le, le film Friendspotting euh... exactement ah. Bien joué parce que j'avais perdu le titre. <rire> bah ouais, mais je me suis dit, en fait, vu que tu as décrit, je me suis dit, c'est Trainspotting. Et en fait, j'ai potentiellement le truc, mais j'ai absolument pas le nom. Le nom, donc le morceau euh, qui les a fait connaître, c'est Born Sleepy. Ah bah oui, voilà. Ok, d'accord. Alors attends, te, ne dis rien. Born Sleepy, et c'est... Je l'ai pas. Enfin mais... si, je l'ai, mais je l'ai. T'imagines, il y a des gens derrière leur poste qui crient, mais c'est Underworld Ah bah voilà, c'est ça ah, bah, bah, là, là. En plus, je me disais, ça a le nom d'un film pourri. Oui, c'est pas avec des loups-garous Oui, des vampires. Exact, qui s'affrontent. Et ben là, c'est Carl A et Rick Smith qui, eux, s'affrontent pas, qui ont bientôt 70 ans euh, et qui continuent bah, de publier des disques, ce qui est pas mal, hein, depuis, ça fait une longue carrière. Après, bon on a retenu que leur album ou que leur single « Born Sleepy ». Euh, mais ils ont un style qui est tout de suite identifiable. Je pense que quand tu, écouter morceaux, tu vas écouter Morsaut, ça dit ah ouais, c'est vrai que ça ressemble à qu ce que j'ai déjà entendu d'Underworld. Donc du coup, ça veut dire que là ils ressortent quelque chose. Et ben en fait, ils en ressortent régulièrement. Ah ouais Mais sauf qu'on écoute pas quoi. Ouais, non, mais c'est parce que surtout qu'en plus c'est un petit revival de tous ces morceaux là et tout euh, euh, ces derniers temps. Possible, je sais pas. Bah si je te le dis En tout cas, j'ai lu euh, qu'il ils ont eu des très bons albums quand même en 2016 ou des, des, ou 2006, je ne sais plus. Okay. En tout cas, ils ont sorti des choses bien entre-temps. Mais moi, je suis retombé par hasard sur ce dernier album, Strawberry Hotel. Et je me suis dit, oh, c'est sympa, j'aime bien. Euh, c'est pas un disque parfait, ça s'écoute. Euh, c'est n'est pas au niveau du talent de Born Sleepy. Mais c'est des petits morceaux qui écoutent. Donc okay. nous, on va écouter Techno... Toujours pareil. Techno Shinkansen. Don The Wall sur leur album Strawberry Hotel. ont bien leurs petites pattes hein. Ah, tu on aurait pas dit que c'était eux, j'aurais dit ben ils ont copié. Ah ouais. <rire> ouais ouais. C'est dingus, voilà. dingus. Euh, et par quoi on, en, on enchaîne par quoi là Ah et bien on reste en Suède pour ma part. Enfin non, euh, parce que là on était plus en Suède, mais on retourne en Suède avec le groupe Synd. Euh, eux ils viennent pas de Malmö, ils viennent de Göteborg désolé je pas fait celui-là de voix, je sais pas comment ça se prononce. Bref, ils sont pas non plus dans le même style que VED. Euh, là, on est plutôt sur de l'art pop mixé au dub et à la drum and bass, avec une petite touche de no wave par-ci, par-là. Et en même temps, tu as des morceaux très pop, voire même house, en fond, avec le chant en fait, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça. Euh, bref, on est encore sur un projet bien barré qui ne pouvait que me plaire, j'ai envie de te dire... Euh, alors petite histoire qui est un peu triste Leur premier album qui était sorti en 2020 Il n'est pas de très très bonne facture Parce que en fait se sont fait cambrioler ouais. Et euh, du coup ils n'avaient pas de sauve sauvegarde Vraiment ils avaient juste des mails de démo et tout. Donc ils ont quand même sorti euh, L'album avec ce qu'ils avaient euh, De la bidouille Et la pochette de cet album c'est la photo de la pierre Qui a servi à casser le carreau de leur studio Et c'est la seule chose que les cambrioleurs Ils ont laissé derrière eux Ah ouais <rire> C'est un peu triste okay. Mais bon bref, rien à voir Là on est sur leur deuxième album Qui est sorti de l'année dernière Et qui est quand même euh, de bien meilleure qualité Moi je trouve Cet album il s'appelle Just Another Dream Il est sorti chez Gift Culture Et euh, moi je suis tombée amoureuse du morceau Stella Même s'il y en a plein plein d'autres qui sont chouettes Je trouve qu'il y a un petit côté out justement En plus du côté breakbeat euh, Et je pense que c'est dû à la voix Et j'ai remarqué aussi que... Euh, Il est remixé à la fin de l'album, enfin il y a une autre version euh, avec une autre enfin avec une chanteuse cette fois-ci. Bref, euh, bon je vous conseille d'aller écouter, c'est quand même très très bien. Donc on écoute le morceau Stella du groupe Synd tout de suite. A light extinguished just as it started to glow It was just another thought that didn't occur A simple act of kindness that never reached her Just another impulse not acted upon A motion that ended before it begun Just another dream That didn't come true des avec le morceau Stella. J'espère que ça vous a plu. Moi ça voilà. Moi je suis convaincue. Non, c'est très chouette. J'ai peut-être pas mon prochain morceau mais le suivant qui répondra peut-être à ce que on verra. Tu peux les switcher de sens. Chance Non non. Non non, on va rester comme ça. Ou après c'est juste parce qu'il il y a un petit air de drum and bass Un peu de tizig pour la suite. Mais là passons tout de suite au hip hop US à T. Oui avec le très bon label Melo Music Group. C'est un label qui est fondé bah, sur des principes d'authenticité, de créativité, d'innovation. je vois pas du tout ce que c'est ce label. Mais... Ah ouais On en a jamais on a jamais parlé. Mais bon, OK, d'accord. Euh... et donc c'est un label indépendant qui euh, forcément captive tous les amateurs de hip-hop où ils ont des ils ont beaucoup beaucoup beaucoup d'artistes assez connus bah, dans ce dans le côté underground du hip-hop. Mm -hmm. Euh, qui sont basés sur des propres des des prods assez euh, assez efficaces avec euh, bah de un phrasé qui est pas juste sur euh, l'argent la drogue et tout ça qui oui. raconte plein plein de choses euh, tu peux y retrouver euh, des fans sur ce qui aiment ce label qui sont des fans de rap euh, pur et dur ou d'autres qui sont amateurs de jazz où ils vont retrouver bah, une une influence ou une patte que tu retrouves dans les samples euh, ouais. euh, qui les fera kiffer Euh, en termes d'artistes, il y en a plein plein. Il y a Odyssey, Apollo Brown, euh, Open Mike Eagle. Voilà. C'est pour dire le, la palette d'artistes euh, qui composent cette scène. Et nous, on va écouter Cool Kiss, qui est un pareil un rappeur de longue date, qui mélange tous les sens, qui a une discographie longue comme 14 bras. Et, mais on va s'arrêter sur euh, son album euh, Feature Magnétique, qui était sorti en 2016 et euh, on va écouter le morceau World Wide Lamper et justement on va avoir une prod plus efficace que ça bah, tu meurs, on est proche de la perfection <rire> donc tout de suite cool kiss avec le morceau World Wide Lamper Like my last name's Ponzi, push your button on you sucker so don't never get cocky what you do for fun, I get a kick out of winnin' My main man Roddy gets a kick out of sinnin' Doesn't know gymnastics, but he always starts flipping While I'm at waterfall on the rocks and I'm sippin' They must like you, royally I'm cheated From the roof of my castle, lookin' down I see you schemin' Stickle kids drownin' in my motor, now depleted Every human being that ever tried to challenge been defeated What's that, fly? I live life like a coos ham With a quarter key of coke and my goose down at the dance floor, ladies get loose now Every time I leave, I knock boots down Bars Murray gets fucks none I got that hot shit spittin' out my tongue tum Yeah, yeah, nasty baby, faded now Worldwide Cause I sucked your mom in front of Papa John bumpin' Dr. Ock With your Walkman on Don't make me switch my pitch up I smack my bitch up in a Cadillac pickup truck I'm exist. worldwide limping now Skinny dip with your bitch I, I am the captain now I, am the captain. I settle seven seas in a ghost scooper kit Cost 87 G That's expensive The ice cold freeze in thaw dog my dick when it's 88 degrees Say cheese ladies if thing knees Cause my whip so sick that it got a disease Recipe. Fuck boys with turtleneck and collar boy I'm eating dead boy choy with soldier boy Yeah the palette exquisite my guy in the collar just make sushi fried chick that's racist Then yeah, you be on some cop shit Talk shit, I'ma sock you with a chopstick uh, not nah, bitch, I'ma lock you in the cockpit Drop kick your mom dick in my spit pit My suit is extinct It's made out of left panda bad beef ring huh I meant to say it's made out of left panda du hip-hop, n'hésitez pas à foncer sur ce label euh, de Mellow Music groupe qui reprend euh, bah, qui reprend notamment Cool Case qu'on vient d'écouter avec le morceau worldwide Wide Emperor. Très bien, très bien on va continuer avec euh, un artiste qui s'appelle Rami Gabriel qui est basé à Chicago alors lui il est né au Liban, à Beyrouth mais il a vécu la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis et euh, en fait c'est un peu devenu euh, depuis les 20 dernières années Euh, c'est un peu devenu une figure emblématique des scènes rock, jazz, expérimentales et orientale du nord de l'Amérique euh, Et ça sous différents euh, alias Et euh, là ce qui est marrant, et surtout si j'ai bien compris, c'est que c'est la première fois qu'il sort un album sous son vrai nom Et en plus de ça un album qui explore différents genres, plusieurs genres en même temps Alors que lui il a plutôt l'habitude de se cantonner à un style par projet Euh, depuis à peu près 20 ans donc bref il bouscule un petit peu ses habitudes on va dire et euh, ma foi c'est pas mal l'album s'appelle That's What I've Been Saying et c'est un mélange de punk, de crottes rock de dub, de no wave et de luffy euh, et c'est sorti chez Super Records rien à voir avec les super bien sûr <rire> ça ne s'écrit pas pareil et je ne pense qu'ils n'ont pas la même activité bref super mario encore une fois on aime beaucoup beaucoup Et on va écouter le morceau No Good, euh, qui est très très bon. Il y en a d'autres qui sont très très bien aussi. Et c'est Rami Gabriel avec No Good. Vous vous allez l'avoir en tête. Et toujours sur Goodbye Kevin. Si si si, c'était good hein. C'était Ramu Gabriel avec le morceau No Good. Voilà, une de mes petites pépites encore ça, j'aime beaucoup. Il y avait un petit côté euh, hot chip dans la oui. voix, euh, j'ai trouvé. Donc c'est peut peut-être rien à voir, c'est peut-être dans ma tête. Euh, partons sur le groupe qui m'a fait penser à Sind tout à l'heure. Sind. Sind. Sinda Sinda Sinda. Euh, c'est le groupe euh Euh, c'est un duo Comme je vous l'ai dire en intro euh, Qui s'est réuni sous le nom de Natural Wonder Beauty Concept Trop cool, leur nom est super long Mais l'avantage c'est que le morceau Que je vais vous passer, c'est le même nom Et le nom de l'album c'est le même nom ah c'est parfait Donc Je peux le redire une troisième fois Natural Wonder Beauty Concept euh, Album qui était sorti en 2023 Chez Mexican Summer Et qui se cache derrière ce duo D'un côté on a la californienne Anna Roxane Qui est une habituée de la radio N.T.Ace euh, Qui avait publié notamment un album en 2020 euh, Qui était très ambiante Qui s'appelait Because of Flower Et de l'autre côté on a un new-yorkais Qui est un DJ Qui s'appelle DJ Piton Il y a un peu un nom à envoyer de l'Eurodance ou <rire> euh, je sais pas où. ouais Python, c'est un des trucs de code là. Exactement, mm -hmm. ça se trouve. Ah ouais. Ouais, peut-être ça. Tu vois du... ce que je veux dire ou pas DJ Open Space pour vous ce soir. <rire> et, et donc, il nous propose une électronica assez sensible qui est marquée bah, par les sorties du label euh, RAP. Ah, RAP Record. W-R-A-P. Un v quoi. Un v un w a Un v Euh, est des, les sorties du début des années 90 hein, Parce que c'est un label qui est encore en vie Et qui est porté le plus souvent par, par, par la voix de D'Anna Roxane Une voix plutôt angélique mm -hmm. Donc c'est un, un assez chouette projet Le morceau qu'on écoute ne ressemble pas à l'ensemble de l'album C'est à dire que là on a un côté un peu drum and bass Mais tout l'album n'est pas comme ça Mais on est sur euh, voilà, Un album électronique atmosphérique Assez sympa Donc tout de suite Natural Wonder Beauty Concept, concept. Oh! ural Wonder Beauty Concept euh, avec leur morceau qui part euh... un peu en breakbeat euh, effectivement mais comme mon autre morceau est tout qui était plus break grind euh, que drum and bass mais oui c'est je vois exactement le lien que tu as fait le pont entre ces deux artistes on a le temps pour un dernier morceau Lena Oui pas celui initialement prévu un autre euh, donc on va écouter un morceau qui s'appelle Deadline Night Shed de euh, Jean Matrin Euh, qui est sorti sur son EP Relaxed, euh, qui était sorti en avril 2023. Voilà, on va se dire au revoir là-dessus. On se dit au revoir, restez bien sur Radio Campus Lille, hein, euh, disponible sur la bande FM et en numérique. Euh, oui, euh, oui euh, oui mon cher, nous on vous souhaite un bon week-end, on vous dit à la semaine prochaine, on vous laisse en compagnie du festin nu. Et, euh, et voilà, c'est un de programme. C'est très très bien. Voilà. Et euh, comme d'hab, euh, playlist dispo... Euh... As a sous-somme sous peu sans souci. Jean Martin avec le morceau Deadly Nightshade. Au revoir.